Ça, on aime ça. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine Luc Desormaux. Hey salut JB. Ben en fait ils ont plus qu'apaisé supplé. Ils ont téléchargé, ils ont attendu que la petite roulette se rende jusqu'au bout pour dire que le fichier était téléchargé au complet. Puis après ça ils ont fait play. Ça, Allez, prend la fait, <rire> ça prend de la patience pour nous écouter. C'est ça prend de la patience pour nous écouter. Vraiment, là, dans le sens qu'il pèse supplé, puis après ça, ça prend de la patience, puis ça rend jusqu'à la fin. Mais ça prend de la patience même avant de nous écouter. Ah, regarde, on regarde, euh, on, on vous travaille très, très fort sur l'hormone du courage. C'est pour ça que nos auditeurs, c'est les, les meilleurs. C'est les meilleurs. Ou les, les pires, c'est <rire> Les plus meilleurs. Non, non, c'est les plus meilleurs. Tout à fait. Cette semaine à l'émission, on va parler, euh, on va faire la critique du film The Punisher de 2004, qui, euh, je pense que, y a, y a, des fois, il y, y a comme un sous-titre, des fois, il y en a pas. Puis, ouais. Euh, c ça c'est comme le bout de pas clair. On dirait qu'il y a eu des rééditions DVD ou euh, au Blu-ray où est-ce qu'ils ont rajouté comme un, un, un sous-titre. Sinon en général, il est présenté euh, comme étant de Punisher et c'est avec Thomas Jane comme euh, dans le rôle du Punisher et John Travolta comme étant le chef de la mafia. Le méchant des services. Le méchant des services. Raconte-nous euh, grosso modo là sans rentrer trop dans les détails, c'est quoi de Punisher Ben, Punisher, c'est l'histoire de Frank Castle. Si vous avez écouté la série télé euh, Daredevil de Marvel, la, dans la deuxième saison, le Punisher fait son apparition. Euh, donc c'est ça, c'est un personnage de Marvel qui, qui est un, euh, un justicier un peu euh, à la un peu à la Batman, là, mais sans gadgets, juste avec des guns. Puis lui, ça dérange pas de tuer du monde. Euh, mais il y a pas de pouvoir. C'est un gars qui vraiment, il a perdu sa famille. Euh, la pègre tue sa femme et son fils, puis lui veut se venger de la pègre. Euh, dans les comic books, c'est vraiment il son femme, sa, son, son femme. Je, j'étais en train de devenir anglophone. Sa femme et son fils. Euh, dans le film, il, il perd un peu plus que ça. Là. Ça vient même quasiment ridicule. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment euh, ongoing. Là, ça, je dirais. Oui, ça attaque à la pègre, là, mais je c'est un comic book qui, qui dure depuis des années. C'est assez violent, c'est pas c'est pas une bande dessinée pour enfants. C'est vraiment plus euh, plus adulte parce que c'est quand même assez violent. Mais euh, c'est un personnage qui est très très apprécié, qui avait été essayé par Marvel pour plusieurs années avec Don Flanagan, qui n'était pas un, un, un film si mauvais que ça pour le temps. Là. Je me rappelle pas avoir haï le film quand je l'ai vu dans les années qui a sorti. Là. Mais euh, bon, c'est c'est pas le, c'est pas un des personnages les plus populaires de Marvel grand public parce que c'est très cru puis c'est très violent euh, mais c'est ça Frank Castle c'est un personnage qui a perdu sa famille et puis il veut se venger là. puis dans les films on retrouve on retrouve à peu près la même la même histoire c'est moi ouais, c'est ça c'est une origin story qui est ouais, ouais. qui est Ben grosso modo assez euh, assez classique, quoi que là y a pas de découverte de tes pouvoirs, y a pas. C'est un gars qui, euh, tu sais, prémisse là, on on nous présente une scène où est-ce que euh, euh, il est undercover dans un deal de d'armement de, qui vire mm -hmm. mal, dans lequel un des fils de John Travolta, qui est le chef de la mafia, décède. Lui dans cette fusillade là, il porte un euh, une veste par balle et euh, dans le fond ils font il faut comme s'il était mort. Ouais. finalement, il est pas mort, redevient lui-même et il planifie de déménager du côté de Londres avec sa famille pour pouvoir tu sais c'est comme sa dernière mission undercover. Et euh, finalement ben euh, se dirige, je pense c'est à Porto Rico si je ouais, me trompe ouais. pas le, le, ouais. le, le comme le festival familial et ont loué l'île au grand complet. <rire> ouais, c'est à Porto c'est à Porto Rico. Ouais. OK. Bon, ils qui est sont... un, qui est un territoire américain pour que ce qu'ils oui. savent. C'est Ça appartient aux États-Unis. Ça appartient aux États-Unis. C'est vrai. Et euh, dans le fond, pendant ce laps de temps-là, John Travolta se rend compte que un, son fils a été tué. Il y a un survivant de euh, de cette opération-là euh, de la police, euh, un mafiosoise de bas niveau qui euh, est un peu torturé et qui va dévoiler euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé, dont l'identité euh, de de notre héros de Thomas Jane. et IKEA le futur Punisher et que euh, on va effectuer des recherches sur ce gars là que on qu on, on connaît plus ou moins puis on va découvrir que finalement c'est un c'est une taupe de la police et la vengeance ça vengeance avec que, des coups de fusil ouais. des explosions ils ont détruit l'île c'est comme tu disais c'est limite ridicule le comment est-ce que ben il tire tellement l'élastique se passe c'est ça se passe dans l'histoire originale dans la série de Marvel à la télévision et la, la peg tu sa femme et son fils bon dans leur maison à New York ou dans il me semble c'est à New York c'est correct tu mais là on va vraiment plus loin là tu c'est John Travolta est assis dans l'limousine puis là il dit à, à son homme de main numéro 1 son meilleur ami euh, son confident son bras droit euh, tu le trouves les puis tu les puis sa femme elle rajoute en enlevant ses lunettes avec des yeux rouges parce qu'elle a pleuré la mort de son fils tue toute sa famille Puis, puis, quand tu commences le film, tu tu réalises pas ce que ce que toute sa famille veut dire, tu sais, tu vas tu vas dire toute sa famille c'est c'est pour nous autres, c'est sa femme et son fils parce qu'on a vu que sa femme et son fils puis là ils vont déménager parce qu'il prend il prend sa retraite de la police. C'est c'est sa dernier job là qui a été. C'est vraiment drôle, je sais pas si tu as eu la même réaction que moi, mais quand tu le vois sur le doc euh, au deal d'armes, au deal d'armement, puis il est, il est teint en blond pendant 30 secondes, je me suis dit « Hey, c'est Christophe Lambert! <rire> » Ah, <rire> Puis, non, euh, ben c'est pas... Euh, moi, je suis un ouais? peu plus jeune que toi, fait que le référent, c'est hey. comme Highlander, je n'allais pas, pas écouter ça. fait, suis, Je j'suis... quitte ce plateau. T'as vu, euh, mais t'as vu, as vu Mon Combat. il y a un visage de, de Christophe Lambert. Oui, il y a Donc, le visage, mais on s'entend ouais. que tu sais, c'est rendu à ce moment-là, il était déjà pas mal plus vieux. C'est oh, ouais. pas le fame Christophe Lambert, de Christopher ouais, ouais, Lambert. Ouais. <rire> ok, oh, ouais. ok. c'est ça. Donc tu sais, là, elle dit, tu vas suivre toute sa famille et le, là, le, le party sur l'île, toi. Puis là, c'est comme dans la description de toute sa famille, c'est c'est son père, son beau père, ses, ses oncles, ses tantes, ses, ses grands-mères, ses cousins, ses cousines. Je pense que même le gars qui a rencontré une fois dans un party de Cégep à côté sur un frigidaire qui a dit hey Frank quelle heure qui est puis qui a donné l'heure était là puis ils ont tué tout le monde genre Tout le monde, même le gars qui était sur son sidou dans l'océan, qu'on sait même pas s'il faisait partie de la famille, il se fait tirer dans le dos. Juste au cas, à ce, ce point-là, juste au cas pour être sûr qu'on n'a pas oublié personne, parce que Madame a dit tue tout le monde. Puis, tu sais, franchement, là, c'est, c'est, c'est, c'est, manquent pas leur coup, puis ils vont, ils vont tuer tout le monde, mais ils vont manquer leur coup avec lui, puis <rire> ils vont être capables de se venger, pareil. Mais faut, faut, faut vraiment là. même si on essai de donner un air de dur à créer puis de de fou furieux puis tout à toute la gang de criminels dans ce film là sont tout un peu pas mal cables <rire> parce ben, que il y a le look comme année 90 de tu sais on, on dirait plus des euh, tu sais des des bodyguards de borgay les petites cuirettes Les petites lunettes oh ouais. fumées, tu sais, funky. Euh, la petite cigarette au bec. Ils ont zéro de l'air à, à des gars de la mafia. Non, moi, non, moi, ça me ferait Puis, c'est son, son rewind, là, avant l'attaque la, sur l'île, ouais. imagine la femme de June Travolta, elle dit « tu es toute sa famille », mais il y' a pas de rassemblement de famille. C'est quoi là? Faut qu'il fasse tout le tour des États-Unis pour les retrouver là. Je sais pas où est-ce que parce que à Mané dans le, le... parce qu'on voit une coupe de scène là, tu sais que la fête euh, ça a l'air à durer là pendant comme une semaine là, c'est c'est il prolonge pour prolonger puis tu sais qu'on ait un semblant d'attachement à la famille. Il y, a, de... il y a le temps de le trouver aussi. Oui, non, mais tu sais juste pour que <rire> le spectateur fasse comme oh non, c'est tragique, c'est pas c'est pas une bunch de de numéros tu sais qu'on tue c'est c'est des oh ouais. êtres humains sur lesquels il y a une... on devrait avoir un attachement c'est super cheap une moitié gang une moitié gang de numéros bah oui c'est que... ça c'est super <rire> cheap mais Donc, à maner dans ces scènes-là, le père de John Castle, il dit :« Ah, oh, je suis vraiment content que la famille se rassemble une fois aux cinq ans. C'est vraiment trop. Euh, c'est vraiment trop peu. » Fait que si ils toute la gang une fois aux cinq ans, c'est parce qu'ils habitent pas à un côté de l'autre. Si ils habitent ouais. tous dans le même village à Saint-Lin-du-Creux, ils se verraient tous les jours. Là. Ça sera pas aux cinq ans. Fait que c'est clair qu'ils sont éparpillés. là. Ouais. Et tu donc, sais, imagine, imagine les retrouve. histoires de bureau le lundi matin. Toi. Hey, tu hey, savais-tu Roger est allé à un party à Porto Rico chez son oncle puis il est mort. La mafia l'a descendu. Qu'est-ce qu'il a fait, Roger ou Roger rien fait. C'était Frank qui cherchait puis ils ont décidé Tu tout le monde. Ah, écoute, ils que... faisaient du ciboule, si ils s'en allaient pour faire <rire> un petit tour de ciboule si sur l'océan puis ils ont tiré dans le dos. Ah, puis y a pas d'enquête de police, y a rien, c'est c'est ah, rien pas tout. c'est c'est rien comme... puis rien rien parce que Frank arrive un moment donné puis il dit à ses amis policiers parce qu'il faisait partie du FBI, tu sais ça fait un mois puis puis ou deux mois ou trois mois je me rappelle pas puis y a même pas personne qui s'est fait arrêter il y a rien puis puis ou ben ouais puis tout le long du film il tire du monde dans les rues il fait exploser des chars des bâtisses, puis tout. puis La une... police est comme. Il y a Boah. une fois une mention genre c'est un, une TV d'un coin qui dit le fugitif, euh, fugitif Frank Castle est recherché pour de multiples meurtres. Puis là ça fait comme ok mais la fusillade sur une île à Porto Rico ça ça a pas attiré l'attention. Il y avait non. tout il y avait tout des Uzi. là c'était pas c'est pas comme si c'était des balles de calibre euh, tu sais parce qu'aux États-Unis ils ont pas toutes des gun là mais c'est très répandu mais presque ouais. des Uzi puis des mitraillettes comme ils utilisaient, c'est pas commun là. Tu pas ça au Walmart. Mais rien, rien tout, non, police, non. pas toutes la police, pas d'enquête, pas d'arrestation. Qu'est-ce que je trouve drôle aussi c'est qu'au début du film, il essaie vraiment d'approfondir la relation entre lui puis son son coéquipier là, oh, là, là, tu sais. Puis tu sais ah je m'ennuie de toi puis tu t'attendes tu loues plus du film, tu le vois une fois exact. Ouais. Frank Je pensais, pensé... <rire> pensais que t'étais mort. c'est ça. je pensais que T'aurais pensé peut-être, ah mais je vais t'aider ou Frank, ah si tu continues, va falloir que j't'arrête, tout t'sais. Qu'il y ait une relation quelconque, on a pris un du temps à, à bâtir une relation ces deux personnages-là. Pas en tout, non. C'est comme, c'était là, oui, il était super bon chum, mais euh, c'est plus important maintenant. Chose qu'on a, ben, t'sais, c'est une télésérie aussi là, on a plus de temps qu'on a vraiment mieux bâti dans Daredevil. Ou est-ce que t'as la dualité, le, le fait que ben écoute, au début tu penses que c'est juste un fou furieux, un, un fou furieux, un fou furieux, mais finalement tu tu te rends compte que il tue juste des vrais méchants, mais oui. en même temps c'est si tu ça fait tu toi un bon si tu tues. Fait tu sais il y a toute cette dualité là, fait euh, Daredevil dit au Punisher régulièrement de tu sais arrête, sinon moi je vais devoir t'arrêter. Tu peux pas tuer c'est c'est ça dépasse la limite d'être d'être un good guy, tu sais. mais là-dedans rien pas tout puis ça aurait été justement le personnage qui aurait pu faire ça son son ancien coéquipier là qui aurait pu faire comme hey, t'sais oui je te comprends mais en même temps t'sais amener les limites de la justice c'était l'affaire puis j'aurais pas le choix ça aurait été une belle dualité on a zéro exploité ça ouais. t'sais ou voir une voir une espèce de une espèce de de de de, de critique à l'intérieur du FBI où il était avant tu sais deux deux factions qui disent une ben on devrait l'arrêter parce qu'il tue du monde puis l'autre qui dit ouais mais laisse les faire il est en train de faire le ménage pour nous autres tu sais mais même pas on a même pas été chercher ça c'est vraiment comme non c'est vraiment comme la ville est ouverte puis c'est tout j'avais quasiment l'impression que si on, on, on sortait un petit peu de la ville c'était pas New York c'était marqué bienvenue à Springfield Tu sais où la police fout absolument <rire> rien dans Simpson là. Ouais. C'était à peu près ça que ça me donnait comme idée. C'est comme il y a de la police, on le sait, c'est New York, c'est bolac. Je pense c'est c'est probablement la ville où il y a le plus de policiers euh, aux États-Unis, puis t'envoies rarement un. Tu sais, ouais. c'est. À un moment donné, tu sais, Frank Castle se, se remet de ses blessures parce que et là, <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Quand ils s'en vont vers l'île de Porto Rico, tu sais, on, on présente un peu la famille, puis là, il y a quelqu'un quelque part qui dit. Qui dit Excusez, qui dit « Ça, c'est tel bonhomme, c'est un noir, c'est comme un érudit, on l'appelle le guérisseur. » Ouais, c'est comme un chaman, quelque comme chose comme un chaman, là, tu sais, tu ne reparles plus pas tout pendant genre euh, 12-13 minutes avant que tout le monde meure. Puis lui non, il y a le doute sur le -do, par exemple, lui on l'a pas manqué. mais le chaman guérisseur, lui on s'en occupe pas et c'est lui qui va guérir Frank Castle, je sais pas comment ce qu'il va faire. Mais Non, il y a aucune scène de guérison, rien de de rétablissement, c'est comme il le prend dans ses bras, il dit ah, je m'en viens de sauver, puis là c'est comme ah, c'est super, on va voir, c'est un attachement, je veux dire il doit sa vie, il doit non c'est comme non, il le ramène monné puis hey salut, là, je m'en vais tuer tout le monde. OK, bye, faites attention à toi. <rire> Même pas, tu sais, euh, dans Dark Knight, euh, le dernier, là, t'sais, il se fait briser le dos puis il y avait un, un, un guérisseur avec un bâton puis une corde. Là. Même pas, le strict minimum de montrer qu'il y a eu un soin. Là. Non, on a juste non. dit que c'était un guérisseur, puis on euh, m'occupe de toi. On a même pas montré le gars qui a une bouteille de ou rien. Rien, rien. De... Fait que là, ah, comme... Frank yeah. Castle, tu sais, euh, sorbet sur pied, of course, parce que movie style. Et première affaire qu'il fait quand il revient dans sa ville, c'est d'aller chercher sa pierre tombale puis de la sacrer dans la cour de John Traumel, euh, Travolta. Ben sur son terrain de golf. Son Parce qu'il fait ses recherches, là, il voit les habitudes de tout le monde, grâce euh, au petit truand là, qui, euh, qui, qui, qui, qui. qui va l'aider au bout de la ligne mais il va apprendre toutes les mais la scène de torture avec le petit truand vraiment drôle où ce qu'il dit je vais te brûler avec une torche c'est à 2000 degrés puis au début tu vas sentir juste du froid puis après ça ce que tu vas savoir c'est que c'est que ma torche passe à travers ta peau puis ça, tu vas sentir comme du steak brûlé puis là il est là il fait vraiment griller un steak puis il colle un popsicle dans le dos tu sais <rire> C'est drôle. Là. Ça c'était une, une très belle scène, c'est une des bonnes scènes du film où ce que le gars est en train de capoter parce qu'à chaque fois qu'il colle son popsicle dans le dos, l'autre, il pense qu'il est en train de brûler la peau avec la torche, là. Mm -hmm. Mais c'est puis après ça il le drop à terre puis. Moi la seule affaire que je voyais, tu sais, j'écoutais le film, je, je l'avais déjà vu mais ça faisait longtemps, je me disais, me semble qu'il mange le steak après. Ben, tu sais pas mais c'est ce qu'il donne ou une affaire. Euh... Non non, il laisse là puis il s'en va puis okay. il se tu vois m'aider, mais me semble je l'aurais vu se revirer de barre pour commencer à couper le steak pour le manger. Me semble ça aurait été ça, ça aurait été <rire> un comic relief, tu sais, ça aurait été drôle. Ouais, hein. ça aurait ben, pu. Mais ils l'ont pas fait. Ouais, mais parlant de ça, comic relief, il y a tu sais il y a euh, Frank Castle en, en ménage dans un appartement et il y a trois dudes, des ben en fait deux dudes et une doudette. T'as le gros <rire> qui mange. le Weirdo non, qui game. Ouais, ouais. le Weirdo avec des euh, des des des des anneaux partout qui game qui est euh, par Ben Foster. D'ailleurs, c'est comme tellement un anti-casting, <rire> je trouve ça très drôle parce que ce qu'on a vu de lui après, c'est tellement pas ça. Et après ça, t'as la fille cute euh, qui essaie de se repentir de la vie mais qui tombe tout le temps sur des gars un peu tout croche qui vont essayer de l'aider un peu n'importe comment puis ils ont zéro preuve de que c'est un bon gars là. Non, mais il l'aide pareil mais Faut tu dire ça c'est un c'est un trou dans le scénario c'est vraiment ça nous prenait c'est pas un trou dans le scénario mais ça nous prenait des personnages à qui Frank peut à, parler à, à, ben à qui ben qui qui peut parler puis aussi à qui qui s'attacherait pour qu'il y ait du péril parce que tu le sais tout le long du film qui peut pas mourir faut qu'il gagne à la fin fait que ça prend des personnages qui sont tu sais des, des des des sacrifiables tu sais qui qui sont là pour souffrir à l'entour de lui un peu pour ajouter un péril parce que sinon lui sa vie est pas vraiment en péril. Tu sais qu'il va se faire il va se faire tirer dessus, il va peut-être se faire piquer une grenade, il va peut-être faire mais au bout de la ligne, ils ne tueront pas parce qu'ils tuent ces faims génériques puis c'est tout. Ouais. Fait ça fallait que tu rajoutes des personnages qui sont peuvent être en péril, tu sais. mais malgré ça tous ces trois là sont là, là. Oui, oui oui puis tu sais on on le voit là que tu sais c'est c'est c'est un bump dans le scénario fallait tu sais ils ont, sont c'est des caractères c'est c'est c'est des personnages qui sont là pour remplir une utilité tu sais un genre de love and interest un petit peu avec la la fille finalement non je ne peux pas je je, je suis clean je suis pur up et je je me garde pour ma femme même si elle est décédée Ben Foster qui lui va subir Euh, la scène de torture, tu sais, quand on en a parlé sur le dernier show, je disais, ah, la scène des euh, des des piercings. des piercings, encore une fois, là, je savais qu'elle s'en venait, je savais qu'est-ce qu'elle allait avoir, on voit pas tant de choses, mais instinctivement, ça me fait mal, puis j'en ai pas là, j'en je, je, ai jamais eu des piercings, mais T'as pas le nombril percé, toi Rien, ben doute. <rire> ah, je me serais douté que toi avais le nombril percé. Mais bon, ouais, non, euh, tu tu le sais que ça fait mal parce que tu le sais que c'est passé à l'intérieur de la peau, puis tire avec une pince, puis ah. t'as pas besoin de le voir pour t'en un, tu le vois tirer sur l'œil, il y a une il y a une boucle, a une, petite, euh, une petite un petit œillet au dessus de l'œil, puis tire là-dessus, puis tu tu le sais que ça fait mal, ah, puis après ça il y a des il y a des pins dans le nez, puis là, il arrache une pine. Ça, tu le sais que ça va faire mal, mais tu l'entends crier, puis tu le vois à la fin qu'il est ensanglanté, puis il y a plus un piercing, là. Ah ne pas. Ça ils ont tout arraché à la pince. Ça m'a mais... encore pogné au trip tout ça pour... Euh, tu sais, qu'ils donnent pas d'informations, mais je reviens à ce que je disais, tu sais, ils ont pas de raison de l'apprécier puis de se sacrifier à ce point-là. Depuis qu'ils débarquent, leur vie misérable l'est encore plus. L'appartement est tout croche. Euh, le, le, le bloc, sont en train de tout détruire. Il y a du monde avec des guns qui débarquent à tout bout de champ. T'as... Euh, <rire> T'as... ça c'est weird aussi banet il est en train de déjeuner au restaurant où est-ce que la fille travaille mais les deux autres sont là aussi c'est le fait que le trio est là et il y a euh, le personnage c'est un genre de de, de tueur à gages qui débarque une espèce de mariachi t'as l'impression que c'est elle mariachi ouais il vient jouer une tonne de guitare puis là, ouais. tu fais comme ok ça c'est un avertissement mais pourquoi que c'est d'un restaurant puis pourquoi que les autres sont là <rire> c'est comme puis puis, puis pourquoi qu'il est pas juste rentré puis l'a pas tiré dans la tête tout de suite ben oui tant qu'à venir, jouer ta petite tune là puis dire oh, je l'ai composé pour toi. Puis je sais pas si tu as compris les paroles mais ça dit que tu vas mourir. Tiens, voici le transcrit. <rire> <C 'est quoi? rire> voici les lyrics. <rire> voici, voici les paroles au cas où que tu veux la chanter puis je mp P3. Tu peux acheter mon album si tu veux puis après ça il s'en va. Et là ils vont ah, ils vont se retrouver sur la route. Pis ça j'ai j'ai quand même trouvé la scène cool avec le pont euh, qui est levé pour euh, fait tu sais ça bloque le chemin, sont euh, juste les deux. Pis là tu te dis ah, oh, ça va être une course-poursuite. Non, pas en tout. Le, 30 secondes c'est fait le, le héros sais, jump revire sur le capot euh, après ça écoute c'est le le, <rire> le gars qui sort un canif pendant pendant une fusillade c'est sûr tu vas mourir finalement c'est une lame un genre de projectile il réussit à tuer le le, le, le, le, le tueur à gage j'ai trouvé ça vraiment cool La scène est, la magie c'est faite la scène est cool parce que tu te dis comment est-ce qu'il va se protéger avec son canif puis là il pèse un piton puis toup, la lame du canif part puis il plante ça direct de dedans mais on l'avait jamais vu avant moi c'est ça qui c'est ça qui est cool c'est tu sais le fusil de Chekov j'en ai déjà parlé sur le show il y a tout le temps une affaire que tu te dis c'est ça qui va arriver euh c'est il va avoir telle affaire j'écoutais Cars euh, 3 je suis allé au pas en fin de semaine passée et à mané tu vois dans un flashback ah le le le le, le, le, le... le mentor de, de, de, de Flash McQueen, il fait un... Doc. Doc, il fait un flip par-dessus un autre char pour gagner une course. Puis là, tu fais comme... Oh ouais. C'est sûr que c'est ça le mot final. <rire> c'est c'est ça, je me suis dit la même affaire quand je l'ai vu, j'ai dit ah ça ça c'est le fusil notre, de notre mental. notre Not mental, mental, ça va revenir. Puis moi je m'étais dit ah ça va être Flash qui va faire ça, finalement il y a une petite twist là. Mais c'est ça qui fait que ça gagne à la fin là, tu sais. On l'a placé juste pour pas que ça soit out of nowhere. Mais le fait que tu ponges ce code là Pis t'enlèves le bout, hey, je te l'ai montré avant. Tu fais juste hop, la petite lame. Moi, je fais comme yeah, cool. Ouais. Non, il y a beaucoup de petites scènes cool dans ce film-là. C'est pas euh, c'est ultra violent. C'est pas un film où vous allez vous asseoir avec vos enfants pour avoir, à moins oh, que vous non. vouliez les dramatiser. <rire> c'est ouais, pas le genre ça. de film où vous allez regarder avec vos enfants. Pas ça que t'es quête certain. Mmh. Euh, mm -hmm. après ça ben tu sais il y a comme c'est ça il y a des il y a des vraiment des scènes cool mais avec un tu qui est un peu pas mal du croche entre il y a euh, après ça tu sais il y a un autre gros bonhomme qui vient essayer de le tuer ça c'est c'est ça devient euh, c'est du burlesque là à mais la ouais, fin là c est, c est, ouais sont ouais. toutes maganées sont euh, sont sont plus capables de il poignarde <rire> puis le gars il gagne branche même pas là c'est comme puis il revient la lame puis il poignarde euh, Frank Castle à, à, avec avec la même lame moi première affaire j'ai fait comme bon ben tu vas aller te faire tester pour le Ouais c'est pas c'est pas c'est sûrement pas c'est sûrement, sûrement pas sanitaire ça <rire> je me suis dit la même affaire quand je l'ai vu je dis arc <rire> Un poignarder, c'est une affaire. C'est un poignarder avec la même lame que tu viens de poignarder quelqu'un d'autre. Ah. Ouais, non, c'est ça. Puis de la shot, de la grenade. J'ai tellement trouvé ça drôle. Il, il, Frank Castle pitch une grenade à son adversaire. Puis l'autre, il fait juste comme, ben, je, une barre à lui. Il y a kickle, that's it. Juste la <rire> c'est comme. Ah. Fait que, fait que euh, Vladimir, Vladimir Guerrero au Stade Olympique, là c'est comme poing. Ouais ouais, merci ouais. bonsoir, Puis ben of course, ouais. of course, la porte s'ouvre vite. Fait qu'à part j'ai adoré ça. C'est plein de petites affaires de même, c'est super cool. Je veux ouais. qu'on, je veux qu'on parle de euh, l'enquête de Frank Castle. Ce qui fait, puis ça c'est super intéressant, c'est que il fait pas juste tuer l'entourage euh, de John Travolta. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va les étudier, puis il va réussir à manipuler. la perception de John Travolta son personnage mais je vais rappeler quand je John Travolta on sait de qui qu'on parle Saint. Ouais. Monsieur Saint Monsieur Saint ouais euh, ouais c'est ça donc il réussit à manipuler la perception pour que lui mette à mort son monde ouais mais ça ça c'est ça c'est le maillon faible du film c'est ah, comme j'ai trouvé que le plan était cool l'exécution oui. des fois est ordinaire mais la femme qui se fait frapper par le train là malade. Oh oui. Non, non, c'est correct. Puis tu veux qu'elle meure, parce que c'est elle qui a décidé que la famille de Frank se ferait tuer, là. en passant, spoiler. Euh, mais tu sais, <rire> c'est comme, tout va bien dans ta vie, t'es super riche, okay, ton fils se fait tuer dans une dans, dans un échange d'armes qui a mal tourné, Puis si t'aurais fini ça là, oui, ton fils est mort, mais ton fils est un crétin parce qu'il a décidé d'essayer d'aller dans quelque chose qui était peut-être pas capable de faire, puis bon. Fait qu'il est mort en essayant de faire quelque chose d'illégal, mais bon, toute ta business tourne à l'entour du illégal, je peux comprendre. Fait que là, tu veux te venger. Fait là, tu commences à te venger contre un gars, tu, tues, tu fais tuer toute sa famille, puis là, tout d'un coup, ça va plus bien. Tu te fais voler de l'argent, tu te fais exploser une vitre où ce que ton argent est compté, ton argent tombe par le chassi, par les aussi euh, OK, fait que ça, un petit... Un petit int là tu sais genre là je te donne un petit un petit mémo ici là il y a de quoi de crocher. il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi puis là il y a plein de petites affaires ton monde alentour de toi commence à mourir puis là tu, tu commences à voir des affaires qui un bateau qui explose encore de la même gang que tu le tu blanchis leur argent puis c'est pas arrivé avant c'est pas arrivé depuis qu'on a tué puis on le sait que Frank Castle est revenu ouais mais bon c'est pas grave puis là tout d'un coup ton meilleur chum Commence à déter ta je femme. Se couche avec ta femme. Ah, c'est jamais arrivé avant, mais là ça ça arrive là. Puis ah, ga Gadon, les hints viennent toujours par le même petit truand que que j'ai de dessus au début parce qu'il était avec mon gars quand qui est mort. Puis parce, parce que t'es bien plus intelligent que que John Travolta t'sais? là. C'est juste ouais, ça. Moi je pense que le personnage de John Travolta à peu près le cosier intellectuel d'une poignée de portes. Ouais, clairement. Tu sais parce que là. Il va tuer son meilleur ami sans même y poser la question. Il pitche un couteau sur la table. Ils ont va faire ça de la manière de tel tel tel parce que il pitch un couteau. Puis c'est le premier qui ramasse le couteau, tu l'autre. Il dit, non, je veux pas jouer à ça. C est, c est, tu niais. C'est pas ça. Il écoute même pas l'autre. Il poignarde trois quatre fois pour le tuer l'autre. Ass... Il... Pendant qu'il meurt, il essaie de lui expliquer. C'est parce que regarde. T'étais en train de me tuer juste pour le faire allumer le jeu. Puis là en, en mourant, tu dis que tu ma cassette chez Blockbuster. Je sais pas. Là, t'sais, t -t'sais, t -t là, il, il poignarde. d'un coup de couteau. Je le dette à la bibliothèque, t'appairas. C'est ça, ça retourne mon livre, euh, mon 50 shades of grey. Mais bon, tu sais, il le tue, puis après ça, il, il part, puis là, il s'en va voir sa femme, puis là, il dit, tu me trompais avec lui. Non, il était gay. Non, non, il allume pas tout. John Travolta, c'est comme, mais non, tu me trompes avec lui, puis il tue, puis elle pitch une traque de train, puis il se fait frapper par un train. Regarde, Prends ton gaz égal, T'as-tu entendu parler de la médiation conjugale peut-être <rire> assis toi puis parle avec ton monde, tu sais. Mais, mais non, toi tu m'as allé tout croche dans sa vie puis tout d'un coup c'est comme ben ça va tout croche. Ouais, ça, ça va tout croche. Fait que la solution c'est de tuer plus de tuer, gens encore. Tuer tout le monde, tu sais. Fait c'est pas logique là. Quelqu'un, quelqu'un aurait dit ok regarde là, y a quelqu'un qui m'attaque c'est clair. Fait avant de commencer à tuer mon meilleur ami plus ma femme va peut-être poser une coupe de questions ouais tu sais mais ça ça se fait pas puis il il va tuer son propre monde regarde c'est cool on veut que la madame elle crève parce que tu sais elle elle, elle a fait tuer la famille de Frank sinon ça aurait été juste Frank qui aurait couru après à cause de elle il court après tout le monde tu sais Mais, mais, mais je trouvais que c'était une, une belle. Bled. Je trouvais que c'était, une... c'était le plan est cool, c est, c est, c est... tu sais. C'est, c'est, c'est quand tu racontes ça. Ah, il va tuer son propre membre, ça va être encore une meilleure vengeance. Moi, j'aime ça, tu sais. Oui. Ça fait le, le principe est cool, ouais. mais l'exécution. à un moment donné Puis tu sais, on vient jouer avec le code du le super vilain, il est tellement vilain que il est capable de tuer un de ses hommes gratuitement, tu sais. Puis on l'a oh encore ouais. vu cet été avec le film Wonder Woman, le, le gros méchant, il arrive une base, pose une question pour que le tue. Puis dans ce film là, John Travolta le fait, il y arrive une scène euh, euh, je vois tuer le gars qui était censé protéger mon fils, là, tac tac tac dans les genoux, pas ouais dans la tête, tu sais. Il, oh ouais, fait, quand, il, oh il ouais. tue un de ses un de ses hommes, c'est censé prouver que tu es un vrai vilain. Mais là qu'il tue son tu sais son plus sa femme je trouvais que c'était comme hey, c'est vraiment de la merde ça mais on va le pousser encore plus là tu sais ouais on, on on joue un peu avec la dérision tu sais ouais. c'est comme on va pousser ça over the top là tu sais puis ben moi ce que j'ai aimé particulièrement dans ce film là c'est que on n'a pas on n'a pas voulu placer des jokes Non, ils se font tout ça. Tu sais, à la à la Marvel où est-ce que tu dis OK, là on n'accote pas le 50 joke, on n'est pas dedans, on n'a pas notre ratio comme c'est le cas aujourd'hui. Dans ce film là, il y en a des jokes, il y en a des affaires tu fais que ah oh man, c'est drôle parce que la situation devient burlesque parce que tu sais c'est ouais. c'est rendu au veut de top, mais le ton sérieux, tu sais à la Punisher, je pense tu peux pas traiter Punisher autrement que hyper sombre. Mais quand tu es comme tu pile puis tu pile puis tu pile par-dessus à marné ça devient drôle tu sais le drame c'est tellement pas loin de de de l'humour très très souvent là ouais. on va le chercher super bien puis je comprends pas que ce film là tu sais à part on se le disait tu sais il y a des trous dans le scénario on a rafistolé des scènes ensemble qui sont le fun pis euh, mais je trouve que les critiques puis le, la moyenne des ours qui en parle est très très sévère en, envers ce film là Rotten Tomatoes là c'est euh, on, on donne une, une moyenne de 4.5 sur 10 chez les critiques puis 3.2 donc 6.4 euh, sur 10 de la part des euh, des téléspectateurs je trouve ça ça mérite un peu plus que ça c'était juste pas encore la formule Marvel comme on, on l'a actuellement mais c'est un moi je trouve c'est un film très honnête Ouais, c'est un film, c'est un film qui, qui est très correct. Puis on fait un peu. C'est pas un humour. Euh, c'est pas un humour drôle. Tu sais, c'est pas un. C'est. C'est. C'est. dur à dire, là, mais c'est pas un humour drôle. C'est un humour où on va tellement over the top qu'on va trouver ça drôle. Un peu comme si t'écoutes les vieux films Vendredi 13. Tu sais, les vieux Friday the 13th avec Jason. C'est pas comique, mais Il y a des scènes où Jason va tuer un personnage que c'est tellement over the top que tu vas te mettre à rire parce que ça en est niaiseux. c'est un peu c'est un peu ça qu'on fait comme Comme euh, comme type d'humour dans ce film-là, c'est que tu sais, un moment donné à la fin, il va tuer tout le monde dans dans l'espèce de party qu'il a, puis tu sais, ils montent du champagne, puis là, le gars lève la bouteille, puis il y a une grenade en dessous, ah ben coudon, tu sais, puis ah. la, la grenade saute, <rire> mais là il rentre, puis il tue tout le monde de n'importe quelle manière, puis il, il il poignarde un gars en dessous du menton, puis tu vois la lame qui passe dans la bouche. Le je, deuxième je, fils de John Travolta. Ça fait rire, là, j'ai pouffé de rire parce que de voir la lame dans la bouche, j'ai trouvé ça over the top, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Le, le deuxième fils de John Travolta dans l'assaut final il donne comme une grenade il attache la la la goupille avec une corde sur un, un genre ouais. de bim de métal il dit ça pèse 3,5 kg normalement ça a pas de l'air lourd là à bout de bras je te souhaite bonne chance puis il s'en <rire> va puis il te tôle là un gars qui s'entraîne toi de tenir ça à bout de bras <rire> puis là ben une coupe de de ben pas une coupe de dans dans le film si c'était la, la réalité tu dis c'est une coupe de minutes plus tard mais dans dans le film c'est comme 40 secondes plus tard, dessin et marche, blablabla, il court après, après John Travolta, puis euh, dans dans dans le court, John Travolta dit, tu as tué mon fils. Puis là, il y a une explosion. et il... Fait que le l'autre, le <rire> PDC, il dit « Non, t'es deux fils. <rire> » Puis ouais. il, il est comme content de s'acheter. Ben, t'entends aussi, t'entends l'autre, t'entends ah! le jeune faire « Ah! <rire> » Puis là, tu sais qu'il va échapper à la puis <rire> Ça explose, là, tu sais. Ben oui, non, t'es deux fils. T'es deux fils. <rire> ouais. ben, ça aussi, cette scène-là est vraiment over the top aussi, où il attache John Travolta après le bumper d'un char, puis là, il fait avancer le char, puis là, Il a vraiment installé du C4 partout pour faire exploser le stationnement ben en oui. entier après. Puis au, oh, à la fin c'est le logo du Panacheur là tellement qu'il a bien placé ses bombes. Je sais pas comment ce a fait Il a du loin d'hélicoptère. dire ok demain, demain, demain, demain. Ouais mais il est un peu croche Tu sais le, le ouais, coin il, en haut il, à droite est comme étiré là. Mais moi j'ai fait comme ah tu sais Batman là que <rire> que avant d'aller revenir après huit mois d'entraînement une corde un bâton pour sortir de il le dos euh, il prend le temps de mettre son singe <rire> sur la glace puis de le mettre en feu. Ouais. Ça ça passait bien, mais dans ce film là, on fait comme ah, OK, il fait exploser des chars, right, c'est vrai que ça exploserait, il y aurait du feu, puis c'est en forme de son logo. Puis écoute, moi j'ai souvent vu du monde faire comme eh, ça a pas de bon sens. Ben c'est c'est quoi la différence entre les deux Non non, genre, non, je trouve pas là. Je vois ça correct, c'est juste drôle que ça prenait bien des chars dans le stationnement après ah ouais. le logo. Puis il était tout stationné exactement à la bonne place, puis c'était correct, mais c'est C'est juste la scène, il attache John Travolta, puis là, il fait avancer le char, puis là, ça explose partout à l'entour de lui, puis là, John Travolta, il se fait traîner par le char, puis c'est juste, juste son... Il fait juste faire ça de même, puis il, fait... il est en train de se faire traîner par un char, il crie pas, il crie pas, « Excuse-moi, tu ne pas pas! » C'est juste... On dirait qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie ou une syncope, là, c'est pas... Il y a pas l'air un gars qui est sur le point de mourir, y a juste l'air d'un gars qui trouve ça un peu désagréable, tu sais, ouais. genre il va chez son médecin puis c'est l'heure de son toucher prostate, Ou sais. Oh, il est mais sous dans ce Faldin da puis il est gelé de la gueule. Encore, tu sais, mais il y a pas l'air un gars qui est sur le point de mourir. par l'explosion d'une cinquantaine de Ford Pinto, tu sais. Il, il, il se fait traîner puis là ça explose partout autour de lui puis sa seule réaction c'est Mais tu sais John Travolta jamais été reconnu pour être un grand acteur il est correct là. il a eu ses moments mais dans ses derniers films, c'est pas nécessairement le gros top là, mais mais tu sais C'est ça. Fait que jusqu'à temps qu'il explose, le dernier char explose, puis là tu vois vraiment même on a on a mis l'enfer sur le fait que est mort, on a fait tomber un gros morceau de char sur lui là. Bon. Ouais. Avec tout avec lui en feu là. Mais mais mais bon, c'est c'est c'est ça. C'est un peu l'image de ce de ce film là. C'est c'est vraiment pas méchant là. Ceux qui disent que c'est un c'est un c'est un morceau de vidange, c'est c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment des belles choses, ben des belles choses, des bonnes choses ah, dans le oui, film là. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire mieux pour un film de Punisher? Sûrement. J'aimerais voir Marvel s'essayer <rire> sur un film de Punisher. Euh, mais tu sais, d'y aller, un vrai Punisher dark film d'action, moi, je regarde, j'ai pas de trouble. Mais, mais si tu veux utiliser la formule Marvel comme en ce moment, puis y aller avec plein de jokes, ce personnage-là ne cadre absolument pas. Là. Non. Marvel, euh, Daredevil pourrait... Euh, pas Daredevil, Voyons, bon. Punisher pourrait être... Euh, pour Marvel, si ils ont les droits là, ça se peut que Marvel ait pas les droits. Je sais que c'est Liongate qui a fait le film avec. Euh... c'est eux qui produisent la série sur Netflix. Ouais, ouais, mais je sais pas si on les droits cinématographiques ah, ouais. pour Punisher. Si oui, euh, ça pourrait être euh, à Marvel ce que euh, ce que Deadpool a été pour Fox. Ok. Un héros plus dark, qu'une histoire plus dark, mais humoristique quand même, tu sais. c'est sombre, là. Deadpool c'est quand même sombre, l'histoire euh, en arrière mais c'est tellement amené d'une manière légère et comique et over the top que ben, Même, que, dans, qu même dit, dans les BD, Deadpool est très en train de joker tout le temps Oui, uh, uh, Deadpool c'est le, le personnage qui, qui brise ce qu'on appelle le quatrième mur, là, ce qui est le mur entre les personnages de la bande dessinée ou du film et le spectateur ou le lecteur, il brise tout le temps cette cette espèce de cette espèce de mur là où il parle directement à celui qui lit ou à, à, à, à tu sais au, specta au, au spectateur au spectateur comme au cinéma il parlait à l'écran il parle par bout tu sais ouais. on brise ce mur là fait tu sais je dis pas d'aller là avec Ponicher mais d'aller d'aller sombre avec un humour sombre mais ça prend quand même un peu d'humour là dedans c'est quand même un comic book on veut quand même t'sais avoir sais différentes point, là. notions. Là. Non, non mais je te dis pas de de faire des jokes de pète puis droite là <rire> mais un humour sombre un peu comme ils ont fait dans ce film là moi je trouve l'humour dans ce film là est juste bien placé bien dosé t'sais mais euh, mais c'est ça c'est c'est malheureusement pas un film qui a qui a pogné beaucoup peut-être par la compagnie qui l'a fait la compagnie qui l'a distribué aussi tu sais tu vois un film par Lionsgate tu dis pas nécessairement oh yeah t'sais ouais. ils ont Ben, ils ont des bonnes séries, ils ont des bonnes séries là, mais tu sais, c'est pas <rire> c'est pas Universal, c'est pas Marvel. 33 pas millions peur. de budget pour le développement au total, écoute euh, les chiffres en mars 2012. Donc euh, presque 10 ans plus tard, euh, il avait accumulé euh, presque 55 millions de dollars. En il avait quasiment doublé son son, son budget de production. c'est des rentable. films. C'est des films qui font pas d'argent au cinéma, c'est des films qui vont faire de l'argent, un coût rendu en, en distribution pour la maison, ouais. en DVD, en Blu-ray, en location, en, en Netflix, en choses comme ça. C'est des films qui vont faire de l'argent comme ça. C'est probablement un film qui a, a un espèce de, de cold following, comme on peut dire. C'est vraiment un film culte pour certaines personnes. Ben moi, c'est comme la quatrième ou cinquième fois que je le vois dans ma vie. pas toutes les fois, j'ai du fun, puis je le redécouvre. Tu sais, tu l'oublies, puis là, tu le tu revois, tu fais Ah oh oui, c'est vrai, il y avait tel scène. » J'avais hâte, là, tu sais, je je suis comme ah oh oui, quand es... comment est-ce qu'il arrive à faire son logo là, je savais qu'elle allait le faire mais comment est-ce qu'il tu sais les étapes pour se rendre à ce bout là, j'ai comme ah oh, ok, ouais, OK, il fait ça. Ah oh, oui, c'est vrai, telle affaire. Enfin, tu sais tu l'as trouvé à deux fois. Et en fait, tu, fois, il a en fait un maudit du stock pour faire son logo parce que c'était oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Mais ça aurait été encore plus drôle aussi, il aurait allumé son logo puis c'était toutes les cadavres de ses ennemis tout le long du film. Ouais, peut-être. Il y, <rire> en fait. y a plein de monde pas content parce qu'il faut qu'il réclame aux assurances parce oui. qu'il fait exploser le char. Vraiment. Pas euh une note moi je moi je vais y aller avec un 8 un solide 8 un 8 là je pense c'est c'est tout à fait honnête comme film là. moi je vais y aller avec un 7.5 OK c'est c'est c'est agréable à regarder il euh, y a des trous dans le scénario l'acting moi j'écoute mes films en anglais normalement quand j'ai la chance l'acting la, en anglais est pas top c'est pas toujours Ça coche. Des fois, t'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de lire un, un script où il y a une télévision avec le texte qu'il faut qu'ils lisent. C'est particulièrement pour... difficile au début du film. Ouais, après ouais, la fusillade euh... des parents, après ça, euh, on se tourne ça plus vers... Euh, ouais. Thomas Jane puis même Thomas Jane au début euh, en partant là euh, de la scène du euh, de là ouais euh, de l'échange d'armes là il c'était un peu mais il se prend un accent aussi ça aide pas tu sais de se prendre un accent parce qu'il pas se poser être américain il se posait être un européen qui veut faire un trafic d'armes fait ça aide peut-être pas au fait qu'il essaie de se prendre un accent puis ça sonne fake mais euh, il s'améliore au courant du film puis c'est pas un gars qui est hyper connu Thomas Jane puis pourtant C'est un bon acteur. Là. Il y a du charisme. Euh, on peut s'attacher à lui. Tu sais, il est capable de jouer des scènes un peu plus tristes. Tu sais quand il a perdu sa famille, tu vois que le gars est déchiré. Là, ça paraît. Là, fait qu'il est capable de faire passer ses émotions à l'écran tout ça. Fait que c'est pas un méchant acteur. C'est juste au début c'est un peu plus difficile. John Travolta et John Travolta, ah, là, il est égal ouais. à lui-même. C'est pas. On euh, le voit pas beaucoup, c'est bien tant mieux. Moi, ouais, c'est ça. Il est pas. Il est pas un super bon méchant, mais tu sais pour ce qu'il fait, il est correct. Là, mais tu sais. Il a jamais l'air super méchant, tu sais. Oui, tu vois qu'il tue du monde, mais il, tu le regardes puis tu sais, il y a, a, a pas il y a pas la, la face ou il y a pas l'attitude qui va nécessairement avec son style. Mais de nos côté, il est, est un psychopathe. peut-être que. Peut Ça l'est le doulage, t'sais, Mais tu sais, c'est ça. Mais, mais c'est pas c'est pas un méchant film. Si vous l'avez jamais vu, vous aimez les films de comic book, c'est un film que je vous conseille fortement. Là. Mmh. Euh, vos enfants. Épisode 201 de la réalité augmentée. Depuis le depuis le 200e show, on a changé un petit peu de notre formule. On veut euh, établir plus de, de de critiques en commun, comme on vient de faire de films. On veut, tu sais, creuser dans des affaires qui si sont un peu plus loin. Des fois, ce sera des jeux. Des fois, ce sera ce sera des films. Pas toujours récents. nécessairement t'sais, on s'ouvre on s'ouvre la porte à pouvoir euh, discuter de choses différentes mais on veut que ça soit plus en commun plus euh, plus entre nous autres tu sais qu'on on échange au lieu d'être mm -hmm. chacun avec la poque de notre barre et on veut aussi avoir une section discussion cette semaine euh, la question que que je veux soulever puis c'est il faut faut, avec... faut faut dire faut dire au monde on tu m'en as pas parlé avant a... juste je voulais que ça soit euh, tu sais vraiment spontané, euh, spontané. Et là, ben la question, puis c'est c'est une question qui a déjà été posée à propos de ce personnage-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer le Punisher comme étant un héros Non, le Punisher est pas est pas un héros, c'est pas un super-héros. Le Punisher est un peu ce qu'on appelle en anglais un vigilante. C'est un, un... Ben, Batman est un vigilante, mais un vigilante, mais tu sais, lui, il, il se donne à cœur à cœur joie là. Ouais, mais Punisher c'est plus un anti-héros, c'est c'est le gars qui va faire ce que les autres les autres super-héros feront pas. Euh, tu sais, c'est un peu Batman de son à son style du genre où ce qui va arrêter tout le monde mais Tu vas toujours avoir les mêmes ennemis qui vont revenir parce que Batman n'élimine pas ses ennemis, Batman les envoie à Arkham et Arkham c'est un peu comme une passoire. Il ressort, <rire> il ils repassent, ils passent par là, ouais. <rire> ils il se rebon, tu sais ça a toujours été ça dans les comic books, pis, ça a toujours puis quand ça fait plus, ben on reboot l'univers, on recommence, tu sais puis c'est jamais arrivé. Pr Prenons justement parce que la, la discussion passe souvent par la comparaison avec Batman, euh, combien de victimes dans l'univers de DC, euh, dans les aventures de Batman, sont causées parce que Batman est pas capable de mettre fin aux problèmes. Oui, c'est c'est Versus le Punisher, tu sais, lequel qui oui, tu défends une vertu, oui, n'importe quelle vie est censé avoir une valeur, mais quand le Joker répète et répète et répète les les les mêmes actions dévastatrices parce que tu pas mis fin à la patente. Est-ce que Batman devient pas à ce moment-là responsable de la de d'une de, partie des résultats, tu sais Mais un peu oui parce que t'arrêtes tu sais t'arrêtes pas vraiment puis là faut faut pas non plus rentrer dans le style ah oui oui la peine de mort, go, là, mais tu sais dans ce, ce genre d'univers là, je veux dire c'est c'est toujours la même chose qui arrive fait que oui Batman est un peu Ben Batman et le système carcéral de Gotham ouais, ouais, non, pas... <rire> sont, sont, sont un peu responsables de, de du fait que le Joker, le Pingouin euh, le Scarecrow et tout ça reviennent toujours pour refaire du mal aux gens de Gotham. Puis c'est un cercle vicieux. Mais d'un autre côté, regarde ça de, du côté du créateur de la bande dessinée ou du tu du, sais Ou du lecteur même, c'est que tu vas t'attacher d'une manière ou d'un autre au Joker. Il y a des gens qui adorent le Joker. Oui, le Joker est méchant, mais adore le personnage du Joker. Le Joker est adoré euh, dans les dessins animés quand c'est Mark Hamill qui le fait, ou dans les jeux de, de les jeux de, de c'est Rocksteady ouais. qui faisait qui faisait les, la série Arkham avec Mark Mark Hamill qui faisait le Joker dans les dans dans dans les jeux aussi. Mais le plus compliqué en, en BD, c'est pas de créer un super héros. Ça, c'est tu non, le fais une fois, c'est des, des, des vilains, c'est puis si t'es récupère, c'est c'est ben plus facile. T'sais. Exactement. Fait, mais c'est ça, c'est là où je m'en allais avec ça. Ouais. C'est que si tu tues c'est c'était un peu le problème qu'ils ont fait avec les films de Batman euh, des années fin des années 80. là où Batman tue le Joker à la fin du film. Ah ben là, tu savais que le Joker ne reviendrait pas dans cette série de films là, parce qu'il est mort. Là, tu t'en vas. Deuxième film, le pingouin. mais là, tu tues le pingouin. Ben, le pingouin peut pas revenir. Fait que là, dans ton troisième film, tu es obligé de te rien... De ok, quel quel vilain de l'univers de Batman qu'on va aller chercher. Ah ben, on va aller chercher. Euh, on va aller chercher Poison Ivy, puis on va aller chercher. Non, c'est c'est-tu Poison Ivy. Dans le troisième, c'était non, ça c'était dans, dans, dans le quatrième. Dans le troisième, on est allé chercher uh, The Riddler puis Two Face. On est allé chercher Jim Carrey puis euh, mm -hmm, Tommy ouais. Lee Jones pour les jouer. Ah ben là, on les on les tue à la fin, tu sais où ils viennent complètement d'émane, où ils puis tu, tu sais qu'ils ne reviendront pas. Le fait que là, t'es es un quatrième film, ok. Qu'est-ce qu'on va piger dedans? Ben, OK, on va aller chercher euh, Arnold, c'est c'est Ar dans mes même continuité. <rire> ouais, c'est ça. Là, on va aller chercher Arnold qui va faire euh, Mr Freeze, puis on va aller chercher euh, Uma Thurman qui va faire euh, qui va faire euh, Poison Ivy. Poison Ivy. Puis là, ben on arrive là, puis on dit OK, puis là on avait rajouté, on avait tu rajouté Scarecrow. On avait rajouté Scarecrow là. Puis là, on arrive là, puis on dit bon ben OK. Euh, puis on avait on avait complètement scrappé Bane. en le faisant gonfler puis dégonfler en 30 secondes, c'est tu avais appelé fait que là tu n'es scrappé Bane. Mais c'est drôle hein, parce que dans là ce film, dans ce film là, il était très critiqué le Bane, mais euh, le Bane des jeux de Rocksteady, c'est exactement ça, il, il passe à la sauce puis il raptise puis il grossit. C'est ça, je mais je ils, ça ils ont, <rire> ils, ont eu, ils ont eu le principe de Bane, parce que Bane pas le, le Bane, c'est ça. C'est pas le Bane des comics books, c'est pas le Bane qu'on a eu dans le dernier film de Batman non, de Nolan, c'est le Bane du Euh, du film euh, de Joel Schumacher, mais on l'a scrappé. On, on y donne du jus, on, on le détache, ils il, il se vide, puis c'est tout. Mais revenons... Mais, euh, c'est mais, mais on... ça le problème. c'est comme, comme je te dis, si tu commences à tuer tous tes méchants, faut que tu crées des nouveaux méchants. Donc, tes, tes lecteurs, tes, tes spectateurs ont jamais le temps de s'attacher à ce méchant-là, parce que tu le tues tout de suite. Fait que... La seule manière de traîner ça longtemps, c'est de faire une histoire qui finit plus genre avec tu sais que Kingpin chez Marvel, ben Kingpin serait le grand méchant de, de Punisher, puis il réussit jamais à le tuer parce qu'il sauve, puis y a trop trop d'hommes qui peut avoyer quand tu sais, mais faudrait que ça soit interminable. Tu peux pas faire ça dans un dans un film. Ouais, puis je pense que les les meilleurs shots de de Punisher, ça a souvent été quand y a eu des crossovers avec d'autres personnages. Ça. En BD, ça, ça a souvent été Daredevil, Là, on l'a vu en, en télésérie aussi, Et ce personnage-là fonctionne bien quand tu exposes la dualité entre ouais. le fait de tuer ou pas tuer, de mettre fin ou non euh, à la situation pour de bon, mais est, le questionnement sur est-il un héros est tout à fait justifiable. Si on avait un, un personnage équivalent dans vraie vie... De, puis que vraiment, là, il est en train de s'occuper de la mafia, est-ce que la police doit intervenir? Est-ce que, euh, tu sais, euh, on, on disait en joke, euh, il devrait avoir, la, ben pas en joke, qu'on disait, ça aurait cool dans le film que, tu sais, la moitié du monde, les FBI font comme, eh, hey, euh, faut l'arrêter, puis l'autre côté, face comme, ben, il est en train de régler des problèmes. Dans la vraie vie, quelqu'un devient vigilanté, vig vig est-ce qu'on s'en occupe? mais théoriquement, oui, parce que la loi est là pour... empêcher que les gens s'entretuent peu importe qui cette personne là et mais parfois c'est c'est nécessaire tu sais je euh, prenons euh, tu sais dans d'autres sphères mais c'est l'équivalent tu sais Julian Assange euh, de WikiLeaks puis le le gars là qui est euh, qui est du côté de la Russie là le Snowden Snowden ce sont des vigilantes mais pas euh, de criminels euh, de la mafia ils, ils ont Ils ont dévoilé des informations euh, tout croche sur les euh, gouvernements et mm -hmm. tu sais ils ont fait ce rôle-là et aujourd'hui on court après pa parce qu'ils ont euh, ils ont attaqué les personnes les plus puissantes tu sais. Non, pas parce mais... que ce qu'ils ont fait était. Oui, c'était pas légal, c'est pas juridiquement ce que ce qu'on met comme cadre dans la vie de tous les jours pour les citoyens. Mais en réalité, ce travail-là était nécessaire. Tu sais, fallait que quelqu'un se mouille pour le faire. Puis c'est eux, puis grave, ils en subissent une partie des conséquences en ce moment. Puis s'ils font attraper par le gouvernement américain, ils vont les subir pas à peu près les les conséquences. Mais sont-ils vraiment plus néfaste à la société que de laisser courir la mafia qui euh, propage tu sais la prostitution puis euh, le crime organisé, organisé le deal de drogue puis euh, la vente d'armement tu sais. Ouais c'est ça mais la, ça reste que le, le le le crime le plus sérieux dans notre société c'est le meurtre donc c'est le crime qui même si c'est d'un criminel à un autre criminel devrait être enrayé, tu devrais pas laisser les choses aller, même si c'est pour faire un nettoyage de la société en tant que telle. T'sais. Si ça devient le Far West à l'extérieur, parce que toutes les méchants s'entretuent, il y a, tu sais, ou qu'un bon tu, un bon, en euh, parenthèse, bon, bon tu des méchants, ça reste que un moment donné, à quelque part, il y a un innocent qui va se trouver dans la ligne de puis qui va se faire avoir pareil. T'sais, un peu comme dans le film celui qui se fait arracher ses piercings est une un collatéral c'est mm -hmm. une victime innocente de la guerre entre ces deux gangs là il y aurait ça aussi dans la vraie vie c'est c'est le travail de la police d'empêcher ou des des de, de, de, de, de ceux qui font la loi l'armée la police peu importe d'empêcher ces choses là d'arriver et pourtant même quand l'armée euh, agit en œuvre il peut avoir des victimes collatérales. Je comprends qu'il y a le, le cadre légal puis tu sais je suis pas en train de te dire toi cher auditeur, prends les armes et euh, clean la planète là tu sais j'espère que non parce que tu es, pas ça, es ça, tout là. seul là-dedans. C'est c'est oui c'est ça. Tu sais c'est vraiment une discussion au, sur le plan philosophique de la chose mais est-ce que on peut se poser la question puis théoriquement se dire que peut-être que si ça existait tu sais un penecheur dans la vraie vie Est-ce que la planète serait plus propre, tu sais Mais même si un Batman existerait dans la vraie vie, la planète serait déjà une meilleure place à à être parce que tu aurais une crainte des criminels de faire quelque chose qui ferait que Batman leur courrait peut-être après. Ça, ça c'est un faux argument, mon mon Luc. Puis je vais je vais je vais le twister. La crainte. des euh, représailles ou des conséquences des actes. On dit souvent que c'est ce qui va, euh, ce qui devrait dissuader un criminel de passer à l'acte. Mais en réalité, c'est pas vrai. On, on, on a les preuves. Les États aux États-Unis où est-ce qu'il y a la peine de mort qui est instaurée, qui est donc la punition la plus, la plus importante, là, la, la, la plus punitive, la plus fa... tu, tu veux pas voir ça Sont les États où est-ce que le taux de criminalité et de récidive sont les plus élevés aux États-Unis. Donc, ouais, c'est pas okay. vrai que la peur des conséquences fait en sorte que t'agis pas. Ouais. Peut-être. Donc, je pense pas qu'on ferait, tu sais, avec un Batman, je suis pas sûr qu'on aurait un monde plus euh, plus safe. Avec un Punisher, je dis pas que ça le serait. Mais, est-ce qu'on peut croire que en éliminant <rire> des méchants, on fait plus de place à des bons? Je sais pas. On lance la question euh, sur le plan philosophique. Ou on fait de la place pour des plus méchants? Est-ce qu'il y, y aurait une escalade, peut-être C'est ça, des méchants encore plus extrêmes. Possible. C'est, c'est, c'est, c'est la question. Ouais. Mérite d'être posé, même si dans le fin fond ça sert à rien. <rire> <rire> mais c'est, on fait un show. Oh, on a du fun Pour pareil. divertir, regarde, ça servit au moins à ça. Une très bonne question, mais ouais. c'est, c'est, c'est ça. Ça serait, ça serait bizarre de voir quelqu'un comme ça. Euh, À savoir s'il y a pas des gens comme ça ailleurs dans d'autres pays, tu sais, des gens qui qui font du ménage comme ça, euh, puis qu'on on qu n'est pas au courant dans des pays peut-être où c'est un peu moins. Euh Où les lois sont un peu moins resserrées, tu sais. Mm -hmm. Ça existe peut-être. J'écoutais euh, avec ma femme. Euh, on aime beaucoup, euh, tu sais, tout ce qui est un peu historique, guerre, des choses comme ça, tu sais. Euh, pas nécessairement films d'action, mais guerre, tu sais. Avec un portrait qui est plus réaliste. Et on écoutait un film qui est une production de Netflix. Ça s'appelle euh, euh, Château de sable, euh, le titre mm -hmm. français, avec mm -hmm. le gars qui fait Beast dans les Nouveaux X-Men. Ok. Ok. Et euh, dans le fond, l'histoire, c'est qu'il y a une attaque américaine euh, sur une gang de talibans, mais il y a euh, un bris sur une station de pompage d'eau euh, en Irak, et il envoie une équipe pour surveiller euh, la reconstruction de cette de cette station de pompage là et ramener de l'eau au village pour mettre les citoyens de leur bord. C'est une histoire qui est, qui est assez simple, mais la présentation était super intéressante. Et euh, là-dedans, on a euh, Henry Cavill, le gars qui fait Superman, qui joue un genre de mercenaire qui est embauché par les États-Unis, qui est comme une milice privée euh, avec, avec ses hommes qui ont pas mal plus de moyens sur le terrain pour faire ce que euh, l'armée peut faire. Parce que l'armée, à plusieurs occasions, c'est « Il faut que tu essayes d'avoir la population de ton bar. On va envoyer des journalistes pour vous voir parce que ça, ça va mettre la population de notre bar aux États-Unis. » Tu sais, il y, y, y a toute cette volonté-là et il y a un cadre légal qui limite okay. les actions que tu peux faire, tandis que la milice qui euh, est payée avec le black budget aux États-Unis, donc qui est une grosse partie de euh, puis le Canada, a ça aussi là, qui est un budget discréditaire de l'armée qui l'utilise comme elle veut là, elle a pas à demander euh, à, à, de compte à personne puis a pas de facture à remettre là, tu sais, pour être pour être remboursé. tu sais, ils utilisent les services de mercenaires pour faire des choses qu'ils peuvent pas faire en tant que État dans ces pays-là. Puis c'est la dualité entre les tu sais les militaires versus les mercenaires qui autres qui sont full équipés parce que écoute c'est au plus cher, c'est l'armée c'est celui qui paye le plus qui va avoir ses services donc ils remontent le magot les autres ils ont toute le le cabane la la la vie pas qu'est belle ou simple là, mais la vie est vraiment plus facile pour eux parce que full équipement full argent versus euh, versus les militaires fait' tu sais un peu nècheur ça existe grosso modo là Ces, ouais. ces milices là, ces mercenaires là qui sont au cash, qui sont employés sur le side undercover par les gouvernements, ça existe. Ce sont des punishers, autrement dit, tu sais. Ouais, ouais, mais sont, c'est des, euh, c'est des, euh, ce qu'on appelle des heroes for hire. C'est des euh, du monde qui sont, euh, qui vont offrir leurs services aux à celui qui paye le plus. Puis ouais. ils ont aucun scrupule de de normalement tuer peu importe qui ce qui a besoin d'être tué selon le contrôle tout à fait euh, ouais. dernièrement j'ai écouté un euh, j'ai découvert un podcast qui s'appelle euh, Distorsion qui est un podcast je pense, québécois c'est français que tu allais dire ça roule radio c'est excellent <rire> c'est excellent et euh, ils nous euh, ils nous ont présenté une écoute, douzaine de cas c'est tout le temps des histoires euh, tu sais méconnues légendes urbaines euh, euh, des histoires insolites euh, et même réelles qui sont lié à l'univers numérique et euh, dans leur épisode 9, qui date du 9 euh, du 10 mai dernier euh, ils ont retrouvé ben dans le fond c'est un, c'est un, une histoire qui était euh, qui qui tu sais que vu le jour <coughs> excuse-moi sur euh, Craigslist et euh, sur des codes dans la dans les codes de programmation de certaines pages internet ils retrouvaient des annonces d'embauche pour des euh, pour des meurtriers pour des gens, justement, pour des euh, pour des contrats comme ça de mercenaires. C'était super intéressant. Je vous invite à aller écouter euh, cet épisode-là. Euh, tu sais, comment est-ce que tu tu peux pas mettre sur Internet, normalement, <rire> un site d'annonce classé pour des mercenaires, mais, euh, tu sais, undercover, dans des codes sources de pages Internet, euh, c'est le même que cette information-là circule. Puis c'est sur, euh, sur Reddit, sur des, des, des forums comme ça, grosse enquête, savoir... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tu y, y avait même un party, puis puis y a un meurtre euh, avéré qui est relié à ça euh, d'une tête dirigeante de je sais pas trop quelle organisation Al-Qaïda ou ISIS ou whatever. Là, euh, que tu fais comme hey tout concorde là tu sais l'annonce entre guillemets d'embauche euh, versus le, le tu sais le coin où est-ce que la mission est censée être le, euh, tout ça concorde tu fais comme waouh ok c'est c'est c'est vraiment spécial. Enfin je vous invite à aller écouter ça. C est, c est, c est, ce sont mm -hmm. des ponecheurs du monde réel. Ok. Ouais. Si tu le dis peut-être, peut-être bien. Peut-être bien. <rire> <rire> peut-être bien. Puis je dis pas que c'est bien. Je dis que ça existe. Puis ben, on se pose des questions. Ouais. Voilà ouais. qui fait le tour pour le show de cette semaine. Un gros merci Luc. Merci à toi. C'était euh, fort agréable. Euh, J'aimerais que tu nous dises où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur le web. Ben vous pouvez me retrouver sur Twitter Scalazormo ou aussi euh, à, sur Cerroule Radio. J'ai plagué mon show tout à l'heure. De même, tout hein, à je fait. suis. je suis rétoureux comme ça. Euh, émission qui euh, est hebdomadaire que je fais avec mon ami, collègue Marc Bouchard. Et puis, ça roule radio.com, ça roule radio aussi sur Twitter et sur Facebook. sur Facebook. Donc, c'est pas mal ça. Là. Moi, de mon toi? côté, euh, pour ce qui est de Twitter, Facebook, euh, je vais gagner, ajoutez-moi. Si euh, vous venez parler de, de hockey ou encore euh, de tout ce qui est geek, technologie, euh, je suis bien ouvert. Aussi, euh, Nous avons notre euh, nos accès sur les réseaux sociaux en tant que réalité augmentée, une page Facebook et euh, un Twitter @realiteaug. Nous avons aussi internet et euh, une adresse courriel euh, podcast@realiteaug.com à laquelle vous pouvez nous écrire. Vous êtes euh, vous êtes toujours les bienvenus. Euh, Euh, à le faire, c'est toujours très très apprécié. Vous avez euh, l'occasion de nous mettre des étoiles sur iTunes, ça aussi, on adore ça, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Voilà qui fait le tour pour le show de cette semaine, c'était Jean-Benoît Gagné, je accompagné de Luc Desormeaux, et on vous dit à la prochaine fois pour un autre épisode de La Réalité Augmentée. Bye-bye!